Donc, on va passer à en est rendu à Marc 6 verset 14 à 29 aujourd'hui euh, souvenez-vous la semaine dernière on a vu euh, on a vu que jésus avait envoyé les do il leur a confié une mission et c'est au nom j'ai de jésus que les disciples vont accomplir toutes sortes de miracles vont accomplir de nombreux prodiges des guérisons ainsi la renommée de jésus va s'accroître Et elle va se répandre jusqu'au pied des rois d'Antipas. Les rats d'Antipas, on va y venir tout à l'heure à ce personnage. C'est le prince qui gouverne la Galilée à l'époque. Et celui-ci est effrayé. Parce qu'il croit que Jésus est nul autre que Jean-Baptiste ressuscité. Donc, euh, tout est un sujet d'effroi pour quelqu'un qui a une mauvaise conscience parce qu'on sait que hérode on va le voir aujourd'hui, a fait mourir injustement Jean-Baptiste. Et il y en éprouve certainement du remords. Le récit qu'on va lire aujourd'hui, il est intéressant. Est intéressant à plusieurs points de vue, il y a plusieurs éléments qui sont intéressants dans ce récit-là. Euh, il comporte des éléments de suspense, comporte des éléments de drame. Le dénouement est tragique. C'est un bon sujet d'étude et d'ailleurs les peintres de toutes les époques, de toutes les airs s'ils sont essayées, ils ont trouvé de l'inspiration. Mais on aurait tort de réduire ce passage-là à une simple pièce de théâtre. Parce que les versets 14 à 29 du chapitre 6, ça forme un texte plus profond. Un texte beaucoup plus profond qu'il n'y paraît à première vue. Parce que ça nous, ça nous montre tout le malheur qui est causé par la désobéissance tandis qu'on est interprété sur on est interpellé plutôt sur le sens de ce que c'est la véritable foi c'est là dessus que nous, le passage va nous interpeller aujourd'hui ainsi dans le passage qu'on va lire aujourd'hui on voit deux attitudes opposées envers la vérité qui nous montre que tout homme qui entend la vérité il est aussi appelé à lui obéir parce que car celui qui celui qui qui obéit à la parole de Dieu, il confirme que son amour pour Dieu est parfait et qui est vraiment uni à Dieu. La foi en la parole de Dieu, ça se manifeste par l'obéissance. Et le contraire est aussi vrai en passant pour l'impiété, qui est le refus de croire. Donc d'obéir à l'appel la, de la vérité. Donc, je vous invite à tourner avec moi au chapitre 6 de Marc, à partir du verset 14. On va le lire ensemble. Je commence un peu avant au verset 12 parce que ça s'enchaîne bien. Verset 12. il partirent et prêchèrent leur repentance. On parle des douze apôtres ici. il chassaient beaucoup de démons, boignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissait Le roi Hérode l'a pris. En effet, le nom de Jésus devenait célèbre et l'on disait, Jean-Baptiste est ressuscité d'entre les morts et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. Littéralement, il est dit ici, c'est pour cela que les pouvoirs miraculeux agissent en lui. C'est intéressant cette tournure-là. Je continue. D'autres disaient, c'est Élie. Et d'autres disaient, « C'est un prophète comme l'un des prophètes. » Mais Hérode, en apprenant cela, disait, « Ce genre que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. » Et là, ici, le texte va faire ce qu'on appelle un retour en arrière, afin d'expliquer pourquoi Hérode évoque Jean-Baptiste ici. Verset 17. Car lui-même avait fait 16 urgence, il avait enchaîné en prison à cause d'Hérodiade, femme de Philippe, son frère, qu'il avait épousé. En effet, Jean lui disait, « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Hérodiade avait du ressentiment contre lui et voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait. Car Hérode craignait Jean, sachant qu'il était un homme juste et sain. Il le protégeait et quand il l'avait entendu, il était très perplexe. Pourtant, il l'écoutait avec plaisir. Je reviens ici sur le mot « perplexe » que vous avez, pour la plupart, dans vos Bibles. Dans d'autres traductions, c'est littéralement traduit par « il faisait beaucoup de choses ». Donc, si on se remet, quand il l'avait entendu, il faisait beaucoup de choses. Il remuait beaucoup d'affaires, et devenait très énergique. Verset 21. « Cependant, un jour opportun arriva, lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donnant un festin à ses dignitaires, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra et dansa, elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il lui fit ce serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai quand ce serait la moitié de mon royaume. » Elle sortit et dit à sa mère, « Que demanderai-je? » Celle-ci répondit la tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et de lui demander, « Je veux que tu me donnes tout de suite sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et de convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Il envoya aussitôt un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Ici, c'est intéressant. Petite anecdote. Le mot « garde » ici, c'est un mot latin dans le texte grec. qui marque emploi un mot latin ici, le mot « spéculateur », qui veut dire « espion », qui veut dire « observateur », mais dans le cas ici, c'est plutôt un garde du corps. Le garde alla décapiter Jean dans sa prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. À cette nouvelle, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le mirent dans un tombeau. Donc le récit nous donne vraiment deux attitudes en face de la vérité, hein, en face de l'appel de la vérité, donc deux attitudes qui sont portées par les figures très contrastées de Jean d'une part et d'Hérode d'autre part. Et le passage va mettre vraiment la lumière sur la tension qui y entre la conviction spirituelle de Jean-Baptiste et les préoccupations terrestres d'Hérode, tant politique que familiale. On va y venir. Il y tout d'abord l'attitude de Jean. L'attitude de Jean-Baptiste. Pour lui, Jean-Baptiste, l'obéissance est vraiment la résultante de la foi. Il y a une connexion entre les deux. La proclamation de la parole, pour lui, c'est un dévouement qui atteste que l'obéissance, c'est vraiment la résultante de la foi. Et tout ce qui est rapporté à son sujet dans les Écritures, font vraiment état d'un engagement personnel de Jean envers, un, Jésus-Christ, en premier lieu, et deux, sa mission, la mission qui lui a été confiée. Parce que Jean-Baptiste, c'est avant toute chose un homme qui est convaincu de ce qu'il fait. Il agit parce qu'il est convaincu, et il est convaincu de ce qu'il fait. Donc, il est respectueux la parole de Dieu. On remarque tout d'abord qu'il a une fidélité à sa mission prophétique. Jean-Baptiste a été appelé par Dieu pour préparer le chemin du Messie. Il a pris cette responsabilité-là très au sérieux. Il prêche la repentance, il appelle ses contemporains à changer de cœur et de comportement. Il baptise ceux qui s'engagent dans ce processus-là. Et son dévouement dans cette mission-là, ça témoigne vraiment de son obéissance à la voix de Dieu. Il aussi le courage de Jean-Baptiste face à l'opposition. Jean-Baptiste est intrépide. Jean-Baptiste n'a pas froid aux yeux. Jean-Baptiste ce' sait appuyer par Dieu. Et il a pas hésité à s'opposer aux puissants de ce monde. On le voit ici, il s'oppose tant à Hérode qu'à Hérodiade. Et il le dénonce publiquement. Cette union qui est immorale, il la dénonce publiquement. En faisant ça, il montre vraiment une ferme obéissance à la parole de Dieu. Et cette intégrité-là, cette détermination-là à défendre la vérité, peu importe les conséquences, ben ça va lui coûter cher, hein? ça va finir par lui coûter la vie. Et on voit ici une connexion directe avec Jésus-Christ qui lui aussi va s'opposer aux autorités et lui aussi va en payer le prix de sa propre vie. Donc Jean-Baptiste est mort en homme juste. Il peut avoir cette satisfaction-là. Et partout dans les, dans les évangiles, il est vraiment honoré Jean-Baptiste. Il est qualifié même par Jésus comme étant le plus grand de tous les prophètes. Tout ça bien sûr par rapport à lui-même Jésus. On remarque aussi chez Jean, oui, il y a une fermeté, il y a une conviction, mais il y a aussi une humilité, il y a une autorité spirituelle qui se dégage de lui, ce qui se déjà qui se dégage du texte pour tout ce qui est relatif à Jean. Jean déclarait que son rôle était de préparer les cœurs pour l'arrivée de Jésus, il disait même qu'il était pas digne de dénouer les sandales de ses pieds. Hein, dans Matthieu 3 11. Toute son attitude, ça démontre vraiment une obéissance sincère vis-à-vis <coughs> -vis de sa mission, une autorité, une, une humilité par rapport à l'autorité de Jésus-Christ, l'autorité du Messie qu'il est venu annoncer. Jean ne cherche pas à se mettre en avant. Il cherche au contraire à glorifier Dieu. Et en faisant ça, il témoigne vraiment d'un véritable esprit de disciple. « Moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. » Dans Jean 3, verset 28-30. Ça, c'est ce que Jean, c'est l'affirmation qu'il a faite peu de temps avant de se retirer. Il a fait cette affirmation-là à ses propres disciples. Il l'a fait spécialement pour laisser toute la place à Jésus-Christ qui prenait la relève afin que la vérité du ministère de Christ soit vraiment pleinement relevée et acceptée. On remarque chez Jean une pleine réceptivité aussi à la parole de Dieu. Jean il a une relation intime avec Dieu et s'apparaît. Et il agit en accord avec tout ce qu'il reçoit de lui. Il suit les directives divines, que ce soit par le biais de ses prédications, de ses baptêmes ou de son appel à la repentance. Et sa vie est et son ministère sont vraiment guidés par la parole de Dieu, ce qui en fait vraiment un modèle d'obéissance pour les croyants. Jean un impact sur les autres. La prédication de Jean-Baptiste est une prédication de la parole. Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle, contrairement à Christ. Sa prédication est tout en parole. Pourtant, elle est puissante en Israël. Ça a un impact considérable. Il attire de nombreuses personnes. Il attire de nombreuses personnes les incite à se tourner vers Dieu. Et il a une capacité vraiment à influencer positivement les autres vers la vérité et la foi. Et ça témoigne vraiment de la fécondité de son ministère, qui est lui-même le fruit de son obéissance à la parole divine. Enfin, Jean, c'est une préfiguration de Jésus. Préfiguration par son obéissance. Jésus lui-même, qui était le serviteur de son Père, Jean aussi a un esprit de serviteur. Et il prépare le chemin pour le ministère de Jésus. Et son rôle, Jean, il est crucial dans le plan de Dieu. En obéissant pleinement à la mission qui lui a été donnée, là, il pave la voie pour que d'autres comprennent ensuite le message que Jésus va venir annoncer. Donc ça montre tout ça, tout ça montre l'importance de son rôle en tant que disciple qui est avant tout fidèle à la parole c'est-à-dire à Christ lui-même. Donc, bref, Jean jean incarne vraiment pleinement les qualités d'un véritable disciple qui répond à l'appel de Dieu avec une obéissance totale et une vie qui est dédiée à sa gloire. Et il a obéi à Dieu jusqu'au bout. On le sait, malgré les, les conséquences tragiques que sa proclamation euh, lui a causé Hein? quand il a proclamé la vérité à Hérode il a été persécuté pour ça et ça lui a coûté la vie et pour ça aussi sa fidélité son témoignage ça en fait vraiment une figure inspirante pour les croyants son témoignage nous rappelle l'importance d'obéir à la vérité peu importe les circonstances ou les oppositions qu'on pourrait rencontrer nous les témoins de la vérité aujourd'hui C'est vrai, la voix des prophètes est rarement bien accueillie, hein? pour ainsi dire, jamais bien accueillie, peu importe où c'est proclamé. La mort de Jean illustre c'est quoi les conséquences potentielles de vivre et de proclamer la parole de Dieu dans un monde hostile. Mais les persécutions peuvent prendre toutes sortes de formes, hein? ça prend pas nécessairement la forme d'une exécution. Donc, Marc 6, 14 à 29, ça nous ça nous invite vraiment à réfléchir sur ce que signifie, à partir de l'exemple de Jean, c'est quoi être un témoin de Dieu dans un monde qui rejette la vérité. Donc ça, c'est l'exemple de Jean, l'attitude de Jean par rapport à l'obéissance, par rapport à l'appel de la vérité. Parce qu'après l'attitude de Jean, il en vient une autre, c'est celle d'Hérode. Et celle-là, on va l'examiner attentivement. Mais d'abord de quelle érode s'agit-il Je vais faire un peu d'histoire avec vous, désolé, ça va un peu ralentir. Le, le, je dire, la, la, ça va augmenter la durée de la prédication mais c'est bien, on va faire un peu de un peu d'histoire. Bonne raison génial, je suis sur un vieux PowerPoint mais c'est pas grave, on va l'utiliser quand même. Voici les Hérodiens. Tout commence avec Hérode le Grand. Hérode le Grand succède à son père Antipater, qui va prendre le pouvoir à la suite de la dynastie des Asmonéens, qui règne sur la Judée au premier siècle avant Jésus-Christ. Donc, le premier siècle avant Jésus-Christ, pas le premier après. Donc, de le premier siècle, ça va de l'an moins 100 à 0. Donc, s'installe cet antipataire-là et son fils, Hérode, va lui succéder. Et c'est compliqué. C'est compliqué l'histoire de la Palestine dans ce temps-là. Celle-là encore aujourd'hui, mais dans ce temps-là, celle-là est compliquée aussi, croyez-moi. Donc, Hérode va batailler fort pour garder le pouvoir. Parce que il va s'opposer non seulement à la dynastie sacerdotale qui les dispute le pouvoir. À cette occasion-là, les Hérodiens vont confisquer au grand prêtre l'autorité politique. Ils vont les confiner seulement dans leur autorité religieuse. Ils vont se... Herod va se disputer aussi avec les membres de l'ancienne dynastie et pour être sûr d'être tout à fait tranquille de ce côté-là, il va exécuter les derniers membres de cette dynastie-là. Il y a de la difficulté que sa propre famille aussi Herod. La difficulté avec certaines de ses femmes, il va en faire exécuter, il va faire exécuter certains de ses fils aussi. Donc c'est un, un homme qui doit lutter fort pour conserver le pouvoir et c'est un homme cruel. Et il va régner sur un vaste royaume, je vais vous le montrer tout à l'heure. Ce qui est intéressant de voir ici. Je peux juste faire disparaître ça. Cécero de Legan va avoir de nombreux fils. Et à sa mort en 4 en l'an 4. Son royaume va être divisé. À l'époque aussi, je tiens à le dire, euh, les justes ne sont pas souverains. Ils sont pas tout à fait non plus euh, assujettis aux Romains. Ils ont la souveraineté sur le royaume, mais ils paient tribut à Rome. Donc, Rome a un droit de regard sur tout ce qui se passe en Palestine. Et surtout, Rome a le droit de déposer, de retirer des rois et d'en nommer d'autres à la place la mort d'Hérode, son royaume va être divisé entre ses trois fils. Il y a d'une part Archélaus, qui va hériter de la Judée, de la Samarie et de l'Idumée. Ensuite, il va avoir son fils Hérode Antipas, notre personnage aujourd'hui, qui va régner sur la Galilée et sur euh, la Pérée. Et finalement, Philippe va hériter de la Trachonitide, qui est complètement au nord-est. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Ce est intéressant aussi de voir, c'est qu'aucun des trois ne dispose du titre de roi. Personne n'est roi. Hérone n'est que Tétrarque, Philippe n'est que Tétrarque, et Archelaus, qui est plus important que qu'eux, est Ethnarch. Ce sont des titres politiques, mais ce ne sont pas des titres de roi. Et ça, c'est important dans le futur des d'Hérone Antipas, parce que toute sa vie, il pour acquérir ce titre de roi-là, et il va échouer. Un tétraque, ça veut dire quelqu'un qui a l'autorité sur un quart du royaume. mais C'est effectivement le cas d'Hérode, ici, avec la Galilée et euh, la Pérée. Il y a un bon quart de l'ancien royaume d'Hérode. Archéleus a hérité la moitié et Philippe a hérité de l'autre quart, donc ça fait un entier. Donc voici l'ancien royaume des rois de Legrand. À l'époque de Ponce Pilate, vous voyez les quatre régions dont je vous parle et la province romaine de Judée. À la mort d'Archéla, pas la mort mais Archélaus va très mal se comporter en passant. Il va tellement mal gouverner son royaume que les Romains vont le déposer. Tibère va l'exiler en Gaule. Et à ce moment-là, la province romaine de Judée, sous administration directe, va être établie. À ce moment-là, il y a des préfets puis des procurateurs, ensuite qui vont administrer la province de Judée. Pendant ce temps-là, Hérode va continuer de régner ou de gouverner la Galilée et la Péré et Philippe la l'Attaconide. La Décapole, ce sont des cités autonomes. Donc ils ont pas de Ce sont des villes libres. Très important dans la vie des Grecs d'Antipas, ce sont neveu Hérode Agrippa, petit-fils d'Hérode le Grand par une autre ligne. Pendant une bonne période, ces deux-là vont se disputer. Et Hérode Agrippa va finalement triompher, il va vaincre son oncle. Et Hérode Antipas va se retrouver exilé en Gaule à partir de 37. Donc bien longtemps après les événements de Jean-Baptiste, Hérode Antipas va perdre son pouvoir, il va être exilé de l'autre côté de la Méditerranée, en Gaule où il va finir ses jours. Et Hérodial va le suivre là-bas en passant, va s'exiler avec lui. Et c'est Agrippa Ier qui va finalement ramasser tous les territoires. et va même récupérer l'ancienne Judée, qui va gouverner seulement pendant quatre ans, trois ans même. Agrippa Ier, c'est ce fameux roi qui s'est fait aclamer Dieu et qui est mort dans les actes subitement. Roi d'un homme et nom de Dieu, c'est lui qui est mort. Par après, va succéder son fils Agrippa II qui va être plus un roi de pacotille. Les Romains, à ce moment-là, prennent de plus en plus de poids. Il va seulement gouverner la, la région en rose, ici, et il n'exerce pas de pouvoir effectif. En fait, c'est même sa soeur, Bérénice, qui est beaucoup plus importante que lui, puisqu'elle va être la maîtresse de Titus pendant quelques temps. Après ça, il n'y a plus de roi en Judée, parce que la grande révolte juive commence en 1966, et les, tout, tout, ce qui tout ce qui évoque des souverains juifs vont être débarquer à ce moment-là et tous les territoires vont être gouvernés directement par Rome. Voilà pour l'histoire. Donc Hérodante passe. C'est un personnage complexe, un personnage qui est qui est ambitieux. Toute sa vie, il a le désir de améliorer sa position, donc de passer de tétrarque qui voudrait devenir roi. Et est possible de devenir roi de tout de tout le royaume de son père. On a vu, il va y à faire ça. Et dans cette stratégie-là, il va épouser Rodiad. Donc il va répudier sa première femme, mais Rod a une première femme qui est une nabatéenne, il va la répudier pour aller chercher Rodiad qui est sa propre nièce afin de consolider les liens de famille, de pouvoir récupérer les territoires éventuellement... seulement des branches éloignées de la famille. D'abord, il y a un œil sur les territoires de Philippe. Hérodiade, c'est la femme de Philippe. Et Philippe est mort sans héritier. Donc, Antipas, il longue de ce côté-là. Il aimerait bien récupérer les territoires de la Trachonitide et augmenter son domaine. Il n'y parviendra jamais. Cette stratégie-là va échouer. Ensuite, il va avec son neveu Agrippa. On a vu qu'il va perdre. Agrippa va aller à Rome, l'accuser devant Caligula, qui est son ami et Kalugilov va débarquer en Antipas et c'est terminé pour Antipas à ce moment-là. Donc toute sa vie, il va être à la poursuite d'un rêve qui qui va échouer. On va en revenir à Jean. On revient plusieurs années en arrière. Jean on avait vu prêcher la repentance et la vérité vérité à laquelle Jean se soumet lui-même. Parce que Jean, il est lui-même convaincu par la foi. Pour sa part, Hérode, lui, il est pris dans un dilemme. Il est pris dans un dilemme moral, puis il va essayer de concilier son respect pour Jean avec ses propres intérêts politiques et familiaux. Et malheureusement pour lui, ce dilemme-là, il va être incapable de le résoudre dans le sens de la vertu. Donc devant Hérode se trouve le bien et le mal. Mais il est sous l'emprise de mauvaises influences et ces mauvaises influences là Hérode ne les réprime pas. Hérode s'est laissé entraîner au mal. On a vu son ambition politique, son ambition politique l'a amené à prendre des odiates pour femme. Et cette union là s'est avérée néfaste pour lui. Cette union-là avec Hérodiade, on plus certainement aujourd'hui, pour employer un terme à la mode, c'est une union qu'on pourrait dire toxique. Hérodiade, c'est loin d'être une femme reposante. On l'a vu, elle a profité de la faiblesse du prince pour le contourner et lui extorquer, lui forcer la main en plein banquet afin d'assouvir sa propre vengeance personnelle contre Jean-Baptiste. Jean-Baptiste en dénonçant en dénonçant le double adultère et surtout l'union immorale avec Hérodie, non seulement il attaque Hérone, mais surtout il attaque Hérodie. En la dénonçant publiquement, il la rend illégitime et ça Hérodie ne lui a jamais pardonné. Hérodie est une femme ambitieuse. C'est une femme qui manipule son mari pour ses propres intérêts. Et tous les moyens sont bons. C'est pour ça qu'elle va utiliser sa propre fille comme instrument. c'est pas la fille d'Hérode, c'est sa propre fille à elle. Comme un instrument pour coincer Hérode à cause d'un serment imprudent que Hérode a fait en plein banquet. Cependant, Hérode savait que Jean était un homme juste et sain. Et c'est pour ça qu'on en vient à un dilemme. On l'a vu, il écoutait volontiers la prédication de Jean. Et lorsqu'il l'écoutait il faisait beaucoup de choses après l'avoir entendu il était perplexe ça suscitait quelque chose en lui il faisait beaucoup de choses mais il faisait pas la principale c'était de mettre sa vie en accord avec la volonté de dieu ça il le faisait pas parce que faire beaucoup de choses là même des bonnes choses ça suffit pas pour être agréable au souverain juge qui est notre seigneur Pour faire le bien qui plaît à Dieu, là, Hérode, il aurait fallu d'abord aurait d'abord fallu qu'il croit. L'un va pas sans l'autre. Croire permet de faire le bien. Mais Hérode, il n'a pas cru à la parole de Dieu. Il n'a pas cru à la parole de Dieu proclamée par Jean-Baptiste. Oui, il éprouve un intérêt pour le prophète, mais est-ce qu'il le croit? Non, il le croit pas. Et l'intérêt seulement pour le prophète, c'est pas suffisant pour le transformer, puis je parle de la véritable transformation que Dieu opère envers tous ceux qui se confient en lui. Pour que cette transformation là s'opère, il aurait fallu la foi. Mais Herod était incapable de se repentir et de s'éloigner de l'iniquité parce qu'il ne croyait En fait, etrode c'était pas c'est pas ce type de terrain là qui est propice pour que la semence la semence porte du fruit, vous en souvenez de la parabole de la semence, les quatre types de terrain. etrode est certainement pas ce quatrième type de terrain. Parce que pour que l'obéissance produise du fruit, il aurait fallu que la conviction qui est produite par le miracle de la grâce, hein, il aurait fallu ce, ce, il aurait fallu cette conviction là cette assurance-là que ce que Jean dit est vrai et Hérode n'est pas prêt à le suivre là-dessus. Jean a proclamé la parole de Dieu, il a dénoncé l'union immorale d'Hérode et d'Hérodiade. Mais Hérode ne s'est pas repenti et il n'a pas renvoyé Hérodiade à son frère. Là, j'en viens plus précisément à la parabole du sommet. Il y a vraiment une analogie à faire entre Hérode et Hérode le sol infesté par les épines qui est décrit dans la parabole du sommaire, qu'on a vu dans Marc 4. Et voici pourquoi. Tout d'abord, on remarque chez Hérode qu'il a un état de cœur qui est obstrui, qui est empêché. Dans la parabole, le sol qui est infesté par les épines, ça représente ceux qui reçoivent la parole de Dieu, mais qui sont étouffés par les préoccupations de la vie, et les richesses, et les désirs. Est-ce que c'est Hérode ici? Oui. Il rote d'un certain respect pour Jean-Baptiste, je l'ai dit. Il est troublé par ses paroles, mais ça va pas plus loin. Et il finit par laisser ses préoccupations politiques, ses préoccupations familiales, ses convoitises prendre le dessus. Tout ça ça illustre à quel point les distractions, les influences externes, ça peut étouffer une réponse authentique à la vérité il y a un manque d'obéissance flagrant aussi chez Chiron et qui procède d'un cœur obstrué. Tout ce que je dis est lié les uns aux autres, hein. tous ces aspects -là, là, il y a des, des il y des connexions à faire entre chacun des éléments. J'ai pas de nulle part le manque d'obéissance des ça vient d'un manque de foi. Parce que ceux qui sont ne portent pas de fruits spirituels. Ça veut dire qu'ils sont spirituellement inertes, ils ont pas, ils ont pas été par le salut Ils ont pas été renouvelés par l'Esprit. Donc, le sol qui est rempli d'épines ne permet pas à la semence de produire du fruit. C'est le cas d'Hérode. Il permet pas aux mots de Jean de transformer son cœur ou son comportement. Il permet pas à la parole de Dieu, à la semence, de s'implanter et de porter du fruit dans sa vie. Et au lieu de répondre par la repentance et de chercher à changer sa vie conformément à la parole de Dieu qui a entendu. Ben il va se réfugier dans la lâcheté, c'est un trait de caractère chez Rod. Autant son père Hérode le Grand était cruel, lui, il est lâche. Il est lâche devant sa femme, il est lâche pour plaire à sa cour. Et la lâcheté, c'est tout le contraire de l'obéissance. c'est aussi, c est, c est aussi euh, il peut également représenter ceux qui peuvent entendre la vérité et qui peuvent, qui peuvent être touchés par elle, mais en raison des épines de leurs propres préoccupations et intérêts, il ne s'engage pas à la mettre en pratique. Ils pas en, Ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils entendent. Donc, ils restent empêchés par des éléments extérieurs et le miracle du salut ne peut se produire dans ces conditions. Il est exposé à la vérité, il en est conscient, mais il n'est pas convaincu. Il ne croit pas, il ne franchit pas ce pas-là. Son cœur ne peut être transformé par la foi. Et forcément, il est incapable de répondre par l'obéissance à l'appel que Jean lui fait. Je refais la connexion. Foi égale obéissance. C'est dans cet enchaînement-là et dans ce sens-là. La foi produit l'obéissance chez celui qui est vraiment intimement convaincu par la parole et c'est pas le cas de Jean et c'est pas le cas d'Hérode. Il faut vraiment la nécessité d'un cœur libre pour accueillir cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit et le cœur d'Hérode, il n'est pas libre. Hérode, il est lâche, Hérode, il est inactif devant l'appel à la repentance. Et il va même plus loin. Non seulement il est inactif, mais il est entraîné à charger sa sa conscience d'un crime odieux qui va lui causer du remords. C'est-à-dire qu'il va faire mettre à mort un innocent qu'il sait innocent. Tout ça parce que il se laisse entraîner par son mauvais entourage, ses mauvaises influences et ses propres mauvais choix. La désobéissance entraîne des conséquences dans la vie de ceux qui désobéissent. Et c'est le cas d'Hérode. Il fait littéralement mettre à mort un homme qu'il sait juste et saint. Ça vous rappelle pas quelqu'un, ça? Encore une fois, un parallèle avec Jésus. Ponce-Pilate aussi avait la possibilité de libérer Jésus. Il savait qu'il était juste. Il savait qu'il était innocent. Et pourtant, il n'a pas opposé son refus à ce qu'il soit mis à mort. Bon, les circonstances sont différentes dans le cas de Pilate, mais c'est quand même intéressant de parallèle ici. Et plus tard, à la suite du meurtre de Jean-Baptiste, lorsque Jean va entendre parler de Jésus, Hérode, euh, Hérode pardon, merci, lorsqu'Hérode va entendre parler de Jésus, mais il va tout de suite croire que c'est Jean qui est ressuscité. Et ça va l'effrayer. Parce que quand on a du remords, quand on a la conscience lourde qu'est-ce qu'on s'imagine? Que la personne qui est ressuscitée va venir tout de suite te confronter avec ta faute Et c'est ça la frayeur d'Érot, c'est ça la cause de sa frayeur. Et on peut certainement la mettre en rapport avec l'épouvant de tous ceux, tous ceux qui ont rejeté Christ, quand ils vont le voir revenir un jour sur les nuits. Est-ce qu'ils vont être effrayés eux aussi? Certainement. Donc le passage les deux attitudes qu'on a vu aujourd'hui, ce passage-là, Dans Marc 6, 14 à 29, ça soulève des questions profondes sur la nature de la foi, sur la nature de l'obéissance, sur la nature des compromis qu'on doit ou qu'on ne doit pas faire. Le texte invite vraiment, nous, les croyants, ceux qui le lisent, à réfléchir sur nos propres convictions, sur la manière dont celles-ci se traduisent dans notre vie quotidienne, Et pour ceux qui ont pas reçu crise dans leur cœur vraiment l'appel à leur la repentance, il est là. Il est toujours là et il est pour vous. Je le répète une fois tantique, ça ne peut être démontré que par un acte d'obéissance. L'un ne va pas sans l'autre. La parole de Dieu est destinée à tous ceux qui sont destinés à la recevoir par la foi. La parole de Dieu a le pouvoir de convaincre les personnes qui sont destinées à répondre à son appel. Elle s'adresse à tous et à tous ceux qui ont des oreilles pour entendre surtout et à tous ceux qui ont la volonté de lui obéir. Tout comme la bonne terre est propice aux récoltes abondantes, c'est la même chose pour les enfants de Dieu. Ils reçoivent la semence de la parole de Christ. Et celle-ci produit la vie, qui permet ensuite la croissance et une production abondante de fruits pour l'éternité. Et dans Marc 6, le passage qu'on a lu aujourd'hui, on remarque vraiment cette tension-là entre les convictions personnelles, l'obéissance à la parole de Dieu à travers le personnage d'Hérode et la figure de Jean-Baptiste qui, lui, Non seulement a cru, mais il mis sa, sa vie en règle avec la parole de Dieu. Et il est tout dédié à l'obéissance envers son Seigneur. Et voici les éléments qui se connectent. Il y a la foi et la conscience. Hérode reconnaît en Jean un homme juste. Il est fasciné, mais il est à la fois troublé par ses enseignements. Il le respecte, il le craint. Il reconnaît qu'il est un prophète venant de Dieu, mais malgré toute cette accumulation de connaissances, il ne choisit pas d'agir en conséquence. Il y a bien quelque chose qui l'attire dans la prédication de Jean. Et c'est comme ça pour de nombreuses personnes qui entendent parler de la vérité aujourd'hui, qui entendent parler de Jésus-Christ. Quelque chose les attire, quelque chose les fascine. Des gens peuvent passer leur vie dans une bibliothèque à étudier la théologie, mais pourtant, ils ne se repentent pas. On peut avoir tout l'intérêt du monde pour les choses bibliques, mais s'il n'y a pas d'obéissance, s'il n'y a pas de foi et s'il n'y a pas d'obéissance, le résultat est nul. Et même pire, c'est l'enfer éternel qui les attend. Hérone ne répond pas à l'appel de Dieu à travers Jean. Jean lui a révélé que c'est la foi et l'obéissance qui vont te perdre. Pas juste les connaissances, pas juste l'intérêt, pas juste le fait que Jean c'est un homme saint que je respecte. Non, c'est pas ça qui va te sauver, Hérode. À l'opposé, on a la conduite de Jean-Baptiste où il y a vraiment une connexion, il y a une continuité entre la croyance et l'action. Il n'y a pas une dichotomie comme chez Hérode, une dichotomie, c'est une séparation, une différence. Donc, la foi authentique, ça doit mener à une réponse tangible. Et Hérode, malgré son respect pour Jean, il fait quand même un choix. Celui de ne pas croire, celui de ne pas obéir à la parole de Dieu, qui lui demande de se repentir. Parole qu'il a pourtant entendu et probablement pas plus d'une plus qu'une qu'une seule fois l'obéissance c'est vraiment un fruit c'est c'est un résultat de la foi la véritable foi en dieu ça demande une réponse d'obéissance la foi authentique ça, ça ça appelle à une transformation une transformation de la vie tout entière de celui qui reçoit le salut. Et c'est ce que demandait Jean-Baptiste quand il appelait le peuple à la repentance. Il appelait aussi Hérode à la repentance, à changer de cœur et d'attitude. Malheureusement, Hérode finit par succomber non pas au discours de Jean, mais aux pressions de son entourage et à ses propres convoitises. Et il se retrouve à agir de manière opposée à ce que Dieu lui demandait de faire parce que dans tout ça il est resté passif mais la passivité c'est aussi un choix la passivité c'est aussi une action c'est une action de ne pas croire mais c'est une action que ses conséquences la foi qui reste passive là ou l'intérêt qui reste passif qui se contente d'une simple reconnaissance de la vérité ça conduit pas à une relation authentique avec Dieu En ce qu'on peut tirer l'enseignement de Marxiste là aujourd'hui qu'on a vu là. Puis je sais je suis passé à côté de plein de trucs. Vous allez sans doute venir me voir après pour me dire "Eh hey, tu aurais dû parler de ça, tu aurais dû parler de ça." Moi aussi je fais des choix, je fais des choix de ne pas parler de certaines choses. Mais sans si pu tirer quelque chose aujourd'hui de ce passage là, là c'est vraiment que la foi ça ne se limite pas à une simple croyance. Ça exige un engagement actif, une obéissance à la parole de Dieu. La foi authentique se vérifie, se valide dans l'obéissance intégrale à la parole de Dieu. Je dois mettre, une fois que je suis sauvé, je mets ma vie en accord avec ce que Christ me demande. Toute personne qui est à Christ reçoit et garde ses commandements. Et ça appelle tout ça une sérieuse évaluation de nos propres vies, en passant. Croyant, comme non croyant. Moi-même, je m'inclus dans ce dans cette interrogation là. Est-ce qu'on croit que Dieu est-ce qu'on croit que tout ce que Dieu nous dit dans sa parole est valide et digne d'être observé C'est si oui. Qu'est-ce que j'attends alors pour mettre ça en ordre dans ma vie, ce qui est pas en accord avec la volonté de Dieu Est-ce qu'on est prêt à répondre à sa voix Est-ce qu'on est prêt à vivre selon ses commandements Est-ce qu'on est prêt à faire ce choix-là? À prendre cette action-là, malgré les difficultés, malgré les pressions qui peuvent nous tomber dessus. Maintenant, pour les incroyants, on l'a vu dans la parabole du sommaire, ce ne sont pas tous les hommes qui sont sauvés, ce ne sont pas tous les êtres humains qui sont sauvés. Les seuls qui reçoivent la vie... <coughs> Ce sont ceux qui reçoivent cette semence de la parole et ce sont les croyants en Jésus-Christ. Parce qu'ils ont reçu la parole de Dieu, parce qu'ils y ont cru, parce qu'ils portent du fruit en obéissant à l'appel de la parole de Dieu. Et le Seigneur connaît tous ceux qui lui appartiennent. Ce sont tous ceux qui ont vu le Fils, qui ont cru en lui avec un cœur ouvert et qui ont cru en lui avec un cœur ouvert et qui, par le renouvellement de l'esprit, sont poussés à obéir à ses commandements. Et par la foi, ils marchent dans les pas du Seigneur à cause de, obé à cause de leur obéissance, et ils obtiennent la vie éternelle. Ces personnes-là sont celles qui sont vraiment sauvées, parce qu'elles ont reçu la parole de Dieu dans leur cœur, et elles ont permis à la semence divine de croître en obéissant Scénario. Si Hérode avait cru, hein, foncièrement cru à la parole de Jean, et s'il avait sincèrement choisi de se repentir, l'histoire aurait été différente ici. Si. Il aurait pu faire un choix différent, il aurait pu éviter de commettre un crime. Son serment, même si les rois même s'il si le fait dans un banquet devant des témoins, son serment, pour éviter de commettre un crime et de faire ce qui est répréhensible aux yeux de Dieu, Hérode s'en serait désaisi, il aurait peut-être dû payer ce dégagement-là de son propre royaume. Mais si c'était le prix qu'il aurait eu à payer, il aurait dû le payer. Le fait est qu'il n'y avait pas de caractère irréversible au serment qu'il a prononcé, pas irréversible au point de tuer un innocent. Mais au lieu de ça, Hérode a choisi de subir les conséquences de sa désobéissance. Le psalmiste dit à propos de celui à propos de, de celui qui, qui aime la parole de Dieu, tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, Ils sont comme la paix que le vent dissipe. Ça c'est Herod. On peut pas dire que sa vie est particulièrement réussie Herod. et pas réussi sur le plan spirituel puis sur le plan politique, c'est un échec aussi. Tant qu'il subit les échecs subit les conséquences de sa désobéissance et en plus de ça, il en retire une mauvaise conscience qui va le tourmenter. particulièrement lorsque il va penser que Jean, que, que Jésus est devenu Jean ou que Jean est devenu Jésus. Bref. Donc, si Hérode avait choisi de se repentir, s'il avait pris une voie différente, s'il avait mis sa vie en accord avec ce que Jean lui demandait de faire, au nom de Dieu, bien, il aurait certainement âgé avec la bonne conscience d'un homme juste qui ne verse pas le sang d'un innocent. Et ça, c'est précieux. C'est plus précieux que tout. La paix de l'âme. David en son temps, il a commis plusieurs péchés, hein, notamment avec Bathsheba. Péché public pour lequel il a été publiquement réprimandé par un prophète qui est Nathan. Et qu'a fait David à cette occasion-là Est-ce qu'il s'est rebiffé comme Hérode Il a fait mettre à mort le prophète Non. Après un certain temps, David oh. s'est repenti. Il en a payé le prix. Ça lui a coûté la vie d'un fils mais il a été pardonné. Et c'est ça qui est important de retenir. David a obtenu le pardon pour cette faute là. Il a été entièrement pardonné. Il en est ainsi de tout homme qui invoque le nom de Christ qui se repent, il est totalement pardonné. Il faut d'abord qu'il croit et qu'ensuite il obéisse. Il obéisse à la demande de repentance. « Repends-toi. » Toute personne ici qui l'a pas encore fait, qui entend vraiment cette parole-là, vraiment, ne refusez pas, ne retenez pas vraiment cet appel-là, cet appel à la repentance. Si vous croyez vraiment que la parole de Dieu dit la vérité, alors ne vous retenez pas, demandez vraiment pardon à Dieu. Demandez pardon Invoquer le nom de Christ pour être sauvé. C'est ça l'acte d'obéissance qui est à faire ici, si vous avez vraiment la conviction que la parole de Dieu dit la vérité à ce sujet. Et c'est ici que le récit de Marc 6, 14 à 29 prend vraiment une application universelle. Ça revêt une application qui est bonne pour tout le monde. Donc, ne rejetez pas cet appel-là, cette lumière-là que le Seigneur vous envoie par sa parole. Et je sais que c'est difficile aujourd'hui. Je sais que c'est battu en brèche partout. L'appel de la vérité, très peu de gens y croient de nos jours. Mais est-ce que c'est le petit nombre de personnes qui font en, fait, qui font en sorte que cet appel-là n'est pas vrai? Posez-vous la question. Ce pas parce que 100 personnes n'y croient pas et qu'une seule y croit que ça n'en fait pas une vérité authentique. Parce que si on y allait au vote de popularité, il n'y aurait pas grand croyant dans le ciel. Donc ne rejetez pas l'appel de la repentance. Obéissez vraiment à la parole du Seigneur. Suivez avec confiance les trois chemins qui mènent à la vie éternelle amen